de jeûne 22. Il n'est pas permis pour moi de briser mon jeûne sauf avec une juridiction qui permet le champignon, comme la maladie, les voyages, etc. Et je passe ce que j'ai brisé le jeûne après le ramadan.